Vous reconnaissez un Le meilleur. Il blanchit sous le harnais. Hein. 30 ans de fausse monnaie, pas un accro. Un mec légendaire, quoi. Les gens de sa partie l'appellent le d'orbe et enlèvent leur chapeau rien qu'en entendant son blase. Une épée, quoi.